せっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせ Regarde, il y a une tour d'horloge blanche. Cette route, c'est celle que j'ai empruntée autrefois. Oui, c'est vrai. J'y allais en calèche avec ma mère. Ces nuages, ce sont ceux que j'ai vus autrefois. ブランチでローペッピーのソー。